Frères et sœurs, c'est une, une joie de célébrer aujourd'hui Saint-Luc et de penser que, vous voyez, cet évangile que nous avons lu, lui-même l'a vécu dans sa chair, exactement ce qu'il qu rapporte des paroles de Jésus. Vous voyez, tout ce que nous venons de lire, eh bien, nous pouvons imaginer Saint-Luc vivre exactement, point par point, la même chose, puisqu'il fait partie des 72 qui ont été envoyés par Jésus. Donc c'est lui-même qui rapporte ça. Vous savez que Saint-Luc vient d'Antioche, Le premier lieu où on a appelé, on a donné le nom de chrétien à ceux qui suivaient Jésus. Et Saint Luc vient d'abord d'un milieu païen, mais ce qu'on appelait, vous savez, les craignants Dieu. Donc c'était les païens sympathisants du monde juif dans un monde grec. Bref, ça fait beaucoup de choses pour lui. Mais alors, vous voyez, il a, il a tout de suite été touché par le message du Christ et il a fait partie... Certainement, on dit, certainement, il a fait partie des 72. En réalité, probablement qu'il a connu l'Évangile à travers Saint Paul et il s'est attaché à Saint Paul, du moins Saint Paul se l'est attaché comme compagnon de route. Donc, s'il n'a pas vécu exactement l'épisode des 72, au moins il l'a vécu avec Saint Paul. Donc, ils ont été tous les deux sur les routes, surtout de Grèce hein, et puis aussi d'Asie mineure. Et... Ils sont allés ensemble jusqu'à Rome. Luc a accompagné Paul jusqu'à Rome. Il a vu Paul mourir. Et puis, il est revenu en Grèce. Et il est mort lui-même, martyr, en plein milieu de la Grèce, en Boétie. Alors, ce qu'on sait aussi de Saint-Luc, c'est qu'il était médecin. Donc, c'était un homme très instruit. On voit dans son style de l'écriture de l'Évangile qu'il a écrit, son style grec très libre. Et qu'il est médecin, mais aussi qu'il était un artiste, il était peintre. Et on sait qu'il a rencontré la Vierge Marie à plusieurs reprises, non seulement parce que eh bien, on, on, la tradition rapporte qu'il a écrit, il a écrit, oui, dessiné, peint, une icône de la Vierge. Donc on aurait le visage de la Sainte Vierge, qui est conservé d'ailleurs en, en, en Italie, je ne sais plus où exactement, mais on a cette icône qui serait l'icône, la vraie icône de la Vierge Marie. Donc l'image réelle de la Vierge Marie peinte par Saint Luc. Mais on sait qu'il a connu la Sainte Vierge surtout parce que eh c'est lui qui l'a dépeinte la plus précisément dans l'évangile. Vous voyez que dans les évangiles de l'enfance qui ne sont présents que chez Saint Luc, on s'attache à la Vierge Marie, à décrire la naissance du Christ à travers la Vierge Marie. C'est lui qui décrit l'Annonciation, c'est lui qui décrit la Visitation et qui nous raconte tout cela, mais d'où le tient-il Eh bien, de la bouche de la Vierge Marie, très certainement. C'est lui aussi qui va nous décrire les évangiles de l'enfance, où Jésus est présenté au temple, puis il est perdu à Jérusalem. Hein, tout ça, ça, il le tient de qui Il le tient de la Vierge Marie, très certainement, puisque personne d'autre ne l'a reçu. Alors, vous voyez, Saint Luc a connu la Vierge, donc c'est un enfant de la Vierge Marie. C'est aussi un médecin qui en passant de ville, à, de ville à en village, a guéri les malades. Mais non pas par son savoir de médecin, qu'il avait bien sûr, mais par la force de l'Évangile, par la force du Christ, par la force de, du Saint-Esprit, qu'il a vu à l'œuvre. Et donc c'est pour ça que saint Luc n'a pas seulement écrit l'Évangile. Vous voyez, il est parti en mission et il a vu, non seulement l'action de Dieu à travers la Vierge Marie, mais à travers les apôtres. Et donc après avoir écrit l'Évangile, il a écrit « Les actes des apôtres ». Donc, il a vu l'Esprit-Saint à l'œuvre et il a absolument tenu à le raconter pour que nous puissions savoir comment ça s'est passé à travers les apôtres. Et grâce à lui, nous connaissons énormément de choses sur ce qu'ont qu fait les apôtres et sur ce que nous devons vivre aujourd'hui. Vous savez qu'à chaque fois qu'on lit les actes des apôtres, ça doit nous toucher profondément sur la manière dont nous devons vivre. Hein, nous devons annoncer l'Évangile, nous devons vivre comme missionnaires au milieu du monde. Et à chaque fois eh bien, que nous lisons les actes des apôtres, probablement qu'il y a ce feu qui s'allume en nous, avec ce grand désir, nous aussi, de guérir les malades, d'annoncer l'évangile, de mourir martyr, que, que sais-je. Normalement, c'est ça qui doit se passer quand on lit les actes des apôtres, parce que saint Luc l'a vécu et qu'il l'a transmis d'une manière admirable. Il a reçu cette grâce, ce don de pouvoir transmettre ça. Et puis, il faut terminer, bien sûr, sans oublier que saint Luc a reçu de l'Esprit-Saint une grâce toute particulière envers les pauvres et les pécheurs. C'est dans l'évangile de saint Luc qu'on trouve les plus belles pages sur la miséricorde de Dieu, notamment la parabole du fils prodigue, qui est probablement la parabole la plus parlante, la plus bouleversante sur la miséricorde de Dieu. Il a reçu une grâce aussi de connaître de manière très intime et très forte, et probablement qu'il a été touché lui-même, par cette miséricorde dans sa vie. Probablement qu'il a connu lui-même cet, cet amour du Père, cet amour miséricordieux du Père qu'il a réussi à transmettre. Alors, vous voyez, cet être extraordinaire, cet être admirable qui était Saint Luc, tout ce que nous lui devons. On ne sait pas grand-chose de lui, mais quand même, eh bien, nous devons rendre grâce infiniment pour tout ce qu'il nous a transmis. C'est quand même extraordinaire. Alors aujourd'hui, c'est une grande fête, Nous ne sommes malheureusement pas très nombreux et bien souvent cette fête elle est passée rapidement alors qu'en fait c'est une fête extrêmement lumineuse pour l'Église grâce à cet évangéliste qui, qui nous a tant transmis et je dis lumineuse parce que bien sûr Luc en, en, en, en latin vient de la lumière. Alors cette lumière il nous la transmise qu'elle brille dans nos cœurs, qu'elle brille dans le monde dans lequel nous vivons grâce à l'Esprit Saint, à la puissance de la Vierge Marie et de la miséricorde du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.